De dat Ces mots que j'aime Oui Je les écris pour toi Toi, mon amour, mon amour N'est plus de peine Bientôt Je serai près de toi in the middle Dus